Deux mois se passèrent ainsi. Cette vie domestique, jadis si monotone, s'était animée par l'immense intérêt du secret qui liait plus intimement ces trois femmes. Pour elles, sous les planchers grisâtres de cette salle, Charles vivait, allait, venait encore. Soir et matin, Eugénie ouvrait la toilette et contemplait le portrait de sa tante. Un dimanche matin, Elle fut surprise par sa mère au moment où elle était occupée à chercher les traits de Charles dans ceux du portrait. Madame Grandet fut alors initiée au terrible secret de l'échange fait par le voyageur contre le trésor de génie. « Tu lui as tout donné ?» dit la mère épouvantée. « Que diras-tu donc à ton père au jour de l'an quand il voudra voir ton or ?» Les yeux de génie devinrent fixes, Et ces deux femmes demeurèrent dans un effroi mortel pendant la moitié de la matinée. Elles furent assez troublées pour manquer la grand-messe et n'allèrent qu'à la messe militaire. Dans trois jours, l'année 1819 finissait. Dans trois jours devait commencer une terrible action, une tragédie bourgeoise sans poison, ni poignard, ni sang répandu. Mais relativement aux acteurs, plus cruelle que tous les drames accomplis dans l'illustre famille des Atrides. « Qu'allons-nous devenir ?» dit Madame Grandet à sa fille en laissant son tricot sur ses genoux. La pauvre mère subissait de tels troubles depuis deux mois que les manches de laine dont elle avait besoin pour son hiver n'étaient pas encore finies. Ce fait domestique, minime en apparence, eut de tristes résultats pour elle. Faute de manches, le froid la saisit d'une façon fâcheuse au milieu d'une sueur causée par une épouvantable colère de son mari. « Je pensais, ma pauvre enfant, que si tu m'avais confié ton secret, nous aurions eu le temps d'écrire à Paris à monsieur des Grassins. Il aurait pu nous envoyer des pièces d'or semblables aux tiennes, et, quoique Grandet les connaisse bien, peut-être. Mais où donc aurions-nous pris tant d'argent ?« J'aurais engagé mes propres. D'ailleurs, monsieur des Grassins nous eut bien. Il n'est plus temps, répondit Eugénie d'une voix sourde et altérée en interrompant sa mère. » Demain matin, ne devons-nous pas aller lui souhaiter la bonne année dans sa chambre Mais ma fille, pourquoi n'irais-je donc pas voir les Cruchot Non, non, ce serait me livrer à eux et nous mettre sous leur dépendance. D'ailleurs, j'ai pris mon parti. J'ai bien fait, je ne me repends de rien. Dieu me protégera. Que sa sainte volonté se fasse. Ah, si vous aviez lu sa lettre, vous n'auriez pensé qu'à lui, ma mère. Le lendemain matin, 1er janvier 1820, la terreur flagrante à laquelle la mère et la fille étaient en proie leur suggéra la plus naturelle des excuses pour ne pas venir solennellement dans la chambre de Grandet. L'hiver de 1819 à 1820 fut un des plus rigoureux de l'époque. La neige encombrait les toits. Madame Grandet dit à son mari, dès qu'elle l'entendit se remuant dans sa chambre, « Grandet, fais donc allumer par nanon un peu de feu chez moi Oh, le froid est si vif que je gèle sous ma couverture. Je suis arrivée à un âge où j'ai besoin de ménagement. D'ailleurs, reprit-elle après une légère pause, Eugénie viendra s'habiller là. Cette pauvre fille pourrait gagner une maladie à faire sa toilette chez elle par un temps pareil. Puis nous irons te souhaiter le bon an près du feu dans la salle. Ta-ta-ta-ta, quelle langue Comme tu commences l'année, Madame Grandet « Tu n'as jamais tant parlé. Cependant, tu n'as pas mangé de pain trempé dans du vin, je pense. » Il y eut moment de silence. « Eh bien, » reprit le bonhomme, que sans doute la proposition de sa femme arrangeait, Je veux faire ce que vous voulez, Madame Grandet. Tu es vraiment une bonne femme, et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur à l'échéance de ton âge, quoiqu'en général les labertelières soient faites de vieux ciments. Hein Pas vrai » cria-t-il après une pause. « Enfin !» « Nous en avons irrité, je leur pardonne. » Et il toussa. « Vous êtes gai ce matin, monsieur ?» dit gravement la pauvre femme. « Toujours gai, moi. Gai, gai, gai le tonnelier, raccommodez votre cuvier, » ajouta-t-il en entrant chez sa femme tout habillée. « Oui, non nom d'un petit bonhomme, il fait solidement froid tout de même. Nous déjeunerons bien, ma femme. » Desgracin m'a envoyé un pâté de foie gras truffé. « Je vais aller le chercher à la diligence. »« Il doit y avoir joint un double Napoléon pour Eugénie. vint lui dire le tonnelier à l'oreille. « Je n'ai plus d'or, ma femme. J'avais bien encore quelques vieilles pièces. Je puis te dire cela à toi. Mais il a fallu les lâcher pour les affaires. » Et pour célébrer le premier jour de l'an, il l'embrassa sur le front.